La ah. ca So co to co co. Si ki ta pa la pa pa la zo pa ma. la ma ma. Se boca sa. Se sa ki ta pe sa. Se sa. Qui te bouffe tout entier, qui aime bien ça Comme ça Attention Traca, cette Bokassa qui aime bien ça Attention que Bokassa ne vienne pas C'est Bokassa qui bouffe les gens comme ça Attention Traca Attention Bokassa ne va pas là Mais Bokassa veut manger jusqu'à Il veut la porter la l'emporter dans les bois Bokassa qu'est-ce que tu fais là, c'est trop beau pour toi un gros bêta, qu'est-ce que tu fais là Bokassa C'est Bokassa C'est Bokassa qui t'a fait ça C'est Bokassa Qui te bouffe, tu te tiens, qui aime bien ça Comme ça À te soutraca Cargoldoka Pauvre Bokassa Qui n'ose toujours pas manger tout comme Amin Dada Mais Bokassa Tu n'as pas un patate, tu n'auras pas ce Boca ça mec boca ça ne me passe pas coureur n'importe n'importe où tu as fait compliquer mais si elle passe coureur l'autre matin boca ça je n'ai pas pata, patate j'ai goûter café j'ai goûter café pour toi ne sais pas que ça ca à qui pour toi elle vaut pas, ça ne se fait pas Mais bon ça tu n'as pas la chance de m'oboutou Mais bon ça tu n'as pas la chance de mon M'oboutou, m'oboutou, m'oboutou, m'oboutou Moka, bouffe tout Moka, bouffe tout Ce gars, tu bouffes tout tout, tout, tout, tout, tout, bouffe tout, tout, tout, Ce gars, te bouffe tout, tout. Oh la, la, c'est Bocassa, c'est Bocassa qui bouffe si bien la tibia. C'est Bocassa, papa c'est Bocassa, c'est Bokassa qui t'a court tout, le jaga, la papa, et le petit doigt, Sacre Bocassa, au cadre le cas. Mais Bokassa n'oublie pas ce courrier, la poirée, la beauté, c'est un compliqué ce n'est pas sécoutouré, le grand de malgré tu n'es pas à bataille, y a gros tracas, y'a gros tracas pour toi Tu ne sais pas que ça gars Est bien trop gros pour toi pour Bocassa, auquel faut pas Ça ne se fait pas Mais Bocassa n'oublie pas ce coup-couré D'empoiré, d'impoté, retardé, compliqué Mais il n'est pas sécuré, d'autres malgré, c'est Pocassa, c'est Pocassa qui t'a fait ça, c'est Pocassa, qui te fourre tout ta tient, qui aime ça comme ça. Attention, tracas, car vol de car, au bon Pocassa, il n'ose toujours pas manger tout comme Amindada. Mais Pocassa, tu n'as pas à pater, tu n'auras pas, non, surtout pas. Pocassa Majesté, les messieurs il a dit comme ça, il ne fait pas que tu les manges. Ah mon Dieu, cet agité-là, il va gâcher ma sauce. dis lui que je lui dois 5 gros diamants s'il accepte de se laisser bouffer sans faire d'histoire. À propos, dans quel chaudière tu l'as pourri, hein, cuisinier? Dans celle-ci, Majesté. Alors l'ouverna, on n'est pas content. Pourquoi ne fais pas ça Pourquoi ne fais pas ça Rappelle-toi que je suis ton cousin. Pourquoi pas Inspire cet homme de sentiments chrétiens. Écoute mon cousin, tu comprends rien à la gastronomie, toi. hein Je ne suis pas beau à viande, je suis bon à ça. Mais pour les sentiments chrétiens, ça c'est une bonne idée. Alors, prions mes frères, Seigneur, bénissez les repas que nous allons prendre.